Moins 920 978-910 704. DPCC. Appel à projet à l'attention des associations actives dans le domaine de l'environnement et du développement durable édition 2018 dossier de candidature. I. Introduction conformément à la circulaire du Premier ministre numéro 7-2003 du 27 juin 2003 relative au partenariat entre l'État et les associations. Le Secrétariat d'État chargé du Développement Durable, CED, lance dans le cadre du programme de partenariat avec les associations actives dans le domaine de l'environnement et du développement durable, un appel à projets pour cofinancer des projets environnementaux associatifs. 2. Contexte dans le cadre de son programme d'appui aux associations pour des actions de proximité en matière d'environnement et de développement durable, le CED lance l'appel à projet 2018. L'objectif global de ce programme est de soutenir le tissu associatif pour développer des initiatives en matière de préservation de l'environnement et de protection et de valorisation des ressources naturelles par le biais d'actions concrètes de proximité réalisées avec l'implication des populations locales. À cet effet, le présent programme vise à réaliser les objectifs suivants. Les associations sont appuyées pour développer et mettre en œuvre des projets de démonstration en matière d'environnement et de développement durable. Les associations sont accompagnées dans la mise en œuvre et le suivi-évaluation de leurs projets. Le partage et l'échange d'expériences et des connaissances sont facilités dans le cadre d'une approche globale de gestion, de capitalisation et de transfert de savoir-faire. Des bonnes pratiques sont identifiées et documentées pour leur réplication et diffusion. Trois critères d'éligibilité. Astérisque pour l'association, situation saine de l'association via, vice de la législation en vigueur, respect du statut de l'association, Les principes de la bonne gouvernance sont adaptés par l'association respect des échéances des assemblées générales, planning des réunions, prise des décisions. Avoir pour objectif la protection de l'environnement et ou le développement durable. Avoir renouvelé ses structures conformément aux dispositions de ses statuts. Disposer des capacités requises pour assurer la gestion du projet. Avoir une expérience dans la mise en œuvre de projets dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Avoir deux attestations de bonne exécution des projets, délivrées par les partenaires disposer d'une lettre de désignation d'un responsable du projet, signée par tous les membres du bureau de l'association, qui sera chargé du suivi du projet auprès de l'administration. Disposer d'une lettre signée de la commune appuyant le projet. Disposer d'une lettre signée des autres partenaires appuyant le projet. Être créé depuis au moins deux ans. Respect par l'association de ses engagements dans les précédentes conventions de partenariat avec le Secrétariat d'État-Chargé du Développement Durable, s'il y a lieu. Asterisque pour les projets. Être aligné avec les objectifs la stratégie nationale du développement durable. Contribuer à la mise en place d'activités génératrices de revenus dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Contribuer à la mise en œuvre et la diffusion de bonnes pratiques écologiques durables. Contribuer à l'émergence d'une dynamique collective à travers l'implication et la participation effective des citoyens et des parties prenantes au niveau du territoire. Prendre en considération les jeunes et l'approche genre dans leur conception et mise en œuvre. Les propositions de projets doivent s'inscrire dans l'une des catégories suivantes. Réduction et valorisation des déchets. Organisation du tri sélectif à la source. Réduction des emballages. Valorisation des déchets. Mise en place de coopératives de valorisation ou de recyclage. Création d'activités génératrices de revenus en relation avec la valorisation des déchets. Conservation et valorisation des ressources naturelles. Gestion des eaux à travers des pratiques et technologies conservatrices des ressources en eau et ou leur valorisation. Gestion durable des oasis et des milieux vulnérables. Préservation de la biodiversité. Lutte contre l'érosion, réhabilitation des sols, etc. Promotion de l'agroécologie. Mise en place de pratiques agroécologiques et climato-intelligentes, développement de la permaculture, création d'activités génératrices de revenus, promotion des éco-quartiers, mise en place d'activités intégrées visant l'émergence d'éco-quartiers au niveau des villes portant sur l'embellissement et la création d'espaces verts, recyclage, le tri et la valorisation des déchets ménagers, la réduction de la consommation de l'énergie et de l'eau, la promotion du transport propre, la mobilisation éco-citoyenne, etc promotion des énergies renouvelables et économie d'énergie, introduction de technologies et énergies renouvelables telles que le biogaz, les énergies solaires et hydrauliques, valorisation de la biomasse, promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les systèmes de production, etc. Sensibilisation et éducation à l'environnement et au développement durable par l'action sur le terrain, organisation d'actions démonstratives d'éducation à l'environnement, production d'outils pédagogiques innovants destinés aux jeunes, portant sur des thématiques liées à l'environnement et au développement durable. Les projets qui adopteront une approche participative basée sur l'implication des habitants et les acteurs locaux concernés, élus, écoles, entreprises, etc., seront privilégiés, ainsi que ceux proposés par des réseaux d'associations. Pour les projets ciblant les éco-quartiers, doivent disposer d'un document identifiant le lieu de l'exécution du projet élaboré par la commune, attestant son engagement écrit dans l'accompagnement à la mise en œuvre du projet. Ces projets doivent cibler minimum deux quartiers locaux. Quatre conditions de financement. Le plafond de la subvention prévue ne dépassera pas 300 000,00 ,00 DHS par projet. Un cofinancement en espèces ou en nature est exigé équivalent à 20% minimum du montant total du projet. V durée du projet. La durée de chaque projet ne doit pas dépasser 12 mois à partir de la signature de la convention de partenariat. 6 pièces constitutives du dossier de demande de financement. Le dossier de demande de financement est composé de formulaire de projet dûment rempli et signé par le président de l'association, annexe 1, statut et le règlement interne de l'association légalisée, récépissé final délivré par les autorités compétentes, copie de la CIN légalisée du président de l'association. Liste des membres du bureau de l'association signé et cachetée par le Président et les membres de bureau PV de la dernière Assemblée générale relatif au renouvellement du bureau de l'association signé et cachetée par le Président de l'association et le secrétaire général élu. PVS légalisé des deux dernières réunions du bureau. PV. De la réunion du bureau de l'association justifiant la validation du projet signé par tous les membres du bureau. Rapport moral de l'année précédente signé et cacheté par le Président et le Secrétaire général de l'Association. Rapport financier de l'année précédente signé et cacheté par le Président et le Trésorier de l'Association. Document justifiant la possession d'un siège. Convention de partenariat pour les réseaux d'associations. Budget prévisionnel de l'association pour l'année en cours, dépenses et recettes prévues, liste des projets réalisés ou en cours de réalisation avec le budget alloué à chaque projet lettre signée de la commune appuyant les projets des éco écoquartiers. Lettre signée des autres partenaires appuyant le projet. Deux attestations minimum de bonne exécution des projets que l'association a mis en œuvre avec d'autres partenaires. Document justifiant les capacités de gestion des membres de l'association, qualification des membres de l'association. Chaque association ou réseau d'associations doit présenter une seule proposition de projet. Les dossiers de candidature doivent être déposés en deux exemplaires à la direction régionale de l'environnement de la région dans laquelle est localisée l'association. Région adresse les sièges direction régionale de l'environnement région Rabat salé Kenitra siège du 7 avenue à Rare, secteur 16 Riad, Rabat. Direction régionale de l'environnement région Casablanca 7 à 22 avenue Moulet Abderrahman, Casablanca siège de la direction régionale de l'équipement, direction régionale de l'environnement région tanger Tétouan à l'Océma 4, résidence Chem 1er étage. 4 route Melabata. Charf Mogogogas CP90, 000, Tanger. siège de l'Exerade, direction régionale de l'environnement région FEMECNES placement sourd, BP29, BP2015. Fait. Siège de la Direction Provinciale de l'équipement. Direction Régionale de l'Environnement Région de l'Oriental Boulevard Idriss-Alakbar numéro 13, CP 60 000, Oujda. Direction Régionale de l'Environnement Région Marrakech Safi Avenue Yakou Marini, Gliese, Marrakech. Direction Régionale de l'Environnement Région Mellal Kenifra Quartier Administratif, Avenue Hassan 2, CP 23 000. Mellal. Direction Régionale de l'Environnement Région Sous Massa Avenue Mohamed V, CP 80 000, Agadir. Direction Régionale de l'Environnement Région Gelmim Noun Avenue 3 Mars Quartier Mirish Gelmim, CP 81 000 Direction Régionale de l'Environnement Région Drahat tafilalet 74, 1 2, route de Mecne près d'Assima, Rachidia Direction Régionale de l'Environnement Région Laïoun Sakia Elamra Achouada, rue 28 février, Laïoun. Direction régionale de l'environnement Région d'Aklaoua Dédab Avenue, Alouala et lotissement de Villa d'Akla. 7 délai de soumission, date limite pour la réception des propositions de projet, est le mercredi 30 mai 2018 à 16h. 8 modalités de sélection Les propositions feront l'objet d'une présélection au niveau des directions régionales de l'environnement et une sélection définitive par un comité national de sélection désigné par décision de la secrétaire détat chargée du Développement Durable, CED. L'évaluation se basera sur l'analyse de la pertinence du projet et du budget, et ce selon une grille d'évaluation incluant les aspects suivants. Critères de sélection relatifs à l'association Domaine d'intervention attesté par les statuts Ancienneté de l'association Bilan d'activité Ressources humaines et moyens matériels de l'association Capacité de gestion Qualification des membres de l'association Critères de sélection relatifs au projet Activité concrète mesurables et cohérentes s'inscrivant dans le cadre des six catégories, voir paragraphe 3. Contribution au développement durable et local à travers la diffusion de pratiques durables, l'émergence d'une dynamique collective s'appuyant sur l'implication et la participation effective des citoyens et citoyennes et des parties. prenantes du territoire. Prise en compte des jeunes et du genre. Intégration du renforcement de capacité des bénéficiaires. Impact du projet sur la population. Contribution financière, en espèce ou en nature, de l'association et ou de ses partenaires. Pérennité du projet. 9. Principale composante de la convention du partenariat. Les associations porteuses des projets sélectionnés seront invitées à signer des conventions de partenariat en respectant les dispositions et les engagements suivants. 1. Engagement de l'association. Dans le cadre de l'exécution de son projet, l'association s'engage à communiquer aussi de la liste des bénéficiaires selon la nature du projet, Communiquer au CED la liste des formateurs-animateurs selon la nature du projet. Utiliser le montant de la subvention uniquement pour financer le projet-objet du partenariat. En cas de changement du projet, l'association doit le notifier au ministère dans un délai d'une semaine. L'association s'engage à se soumettre à toute opération de suivi et d'audit du projet accompli par les services du CED. Mettre en œuvre le projet conformément aux engagements. stipulés dans la Convention. Intervenir auprès des autorités locales pour obtenir les autorisations nécessaires. Soumettre des rapports périodiques d'avancement du projet après exécution de la première et de la deuxième phase du projet. Diffuser la Convention par tous les moyens dont dispose l'association auprès de l'autorité locale et des partenaires de l'association. S'engager à indiquer, dans toutes ses activités, son partenariat avec le ministère, en mentionnant son logo sur tous les supports de communication. Gestion financière et comptable des projets. Ne pas utiliser la subvention du CED pour la couverture des services fournis par les membres de l'association. Ces coûts sont comptabilisés dans le cadre de la contribution en nature de l'association. Utiliser le budget octroyé par le CED uniquement pour les activités du projet, comme décrit dans le document de projet. Attribuer un compte spécial ou un sous-compte au projet où toutes les opérations financières seront effectuées. Respecter les procédures de signature du compte bancaire prévues dans les statuts de l'association. Utiliser des chèques dans toutes les opérations relatives au projet afin d'assurer et de maintenir l'exactitude des comptes et de garder les pièces comptables originales suivantes. Devis et factures. Copie des chèques ou des décharges affirmant la réception des montants dépensés par le S. fournisseur S. ou le S. formateur S. dans le cas où il est difficile d'utiliser les chèques. Relever bancaire. Registre comptable du projet. Liste. Détailler des achats qui ont été acquis dans le cadre du projet. Tenir la comptabilité des transactions ou des acquisitions, ainsi que des documents prouvant la validité de toutes les opérations comptables. Tenir un registre de l'inventaire du matériel et de l'équipement acquis dans le cadre du soutien financier objet de la Convention. Suivre les règles de la concurrence dans la sélection des fournisseurs ou des entrepreneurs pour compléter le projet au coût le plus bas possible. En tenant compte des normes de qualité, garder les montants qui n'ont pas été utilisés après l'achèvement du projet dans le compte alloué au projet et ne l'utiliser qu'après autorisation du secrétariat d'État chargé du développement durable. Fournir à l'administration la situation financière relative à l'audit projet, objet de la Convention. Fournir à la Cour des comptes les états financiers et comptables détaillés afférents au projet, conformément à la circulaire du chef du gouvernement. N degré de Slash 2014 en date du 5 mars 2014 relative au contrôle de l'emploi des fonds publics. 2. Engagement du CEDE. Remettre une copie de la convention de partenariat à l'association partenaire après la signature de la convention de partenariat. Procéder au versement de la contribution financière au compte du projet selon la programmation suivante. Un premier versement représentant 50% du montant de la contribution après signature de la convention de partenariat. Un deuxième versement représentant 50% du montant de la contribution et qui sera effectué après réception du rapport d'avancement de la première phase d'exécution et évaluation de sa réalisation, en conformité avec la Convention de partenariat. 3. Comité de suivi. Un comité régional est mis en place pour suivre la mise en œuvre du projet et l'évaluation de ses différentes activités ainsi que l'accompagnement de l'association pour la résolution de toutes les contraintes auxquelles le projet pourrait être confronté lors de sa réalisation. Ce comité est composé de membres suivants. La Direction régionale de l'environnement concernée, président du comité. L'association représentée par au moins son président et le chargé du projet et l'autorité locale concernée. Ce comité peut inviter toute personne qualifiée pour siéger dans ce comité et soutenir son travail. La Direction régionale de l'environnement assure le secrétariat permanent de ce comité. 4. Rapport l'association doit fournir des rapports contenant le niveau des réalisations et les indicateurs de suivi selon les modèles adoptés par le CED. L'association doit présenter un rapport moral détaillé qui contient toutes les activités réalisées durant la mise en œuvre du projet. L'association est tenue de remettre un rapport financier détaillé, contenant les recettes et les dépenses du projet, ainsi que tous les documents comptables justifiant ces opérations, cachetés et signés par le président de l'association. Certifié par un comptable agréé et respectant les normes de gestion financière et comptable. 5. Contrôle. Les opérations administratives et financières relatives à l'exécution de la Convention du Partenariat sont soumises au contrôle du CED et du Ministère des Finances conformément à la législation en vigueur. Le CED peut effectuer des visites sur le terrain pour suivre et évaluer le projet visé par la présente Convention. 6. Résiliation de la Convention. En cas de défaillance dans la mise en œuvre du projet objet de la Convention, le CED se réserve le droit de suspendre les versements après préavis écrits et de restituer les montants transférés à l'Association. En outre, le CED se réserve le droit de restituteur les sommes accordées en cas de Dissolution de l'Association Inexécution des obligations de la présente Convention Utilisation des fonds non conformes à leur objet Désistement de la part de l'Association Annexe formulaire de présentation des projets description de l'Association Nom de l'association, but de l'association, date de création, joint au formulaire le reçu de dépôt du dossier de l'association auprès de l'autorité concernée. Nature de l'association, cocher la case correspondante. Association locale. Association nationale. Réseau ou fédération. Autre, à préciser. Statut légal de l'association, date de la dernière Assemblée générale. Joindre les PV des deux dernières assemblées. Zone d'intervention. Groupe S de population concernée S par les activités de l'organisation, montant du budget annuel de l'association, présentation de la structure de l'association, nombre de membres du bureau, les commissions existantes. Nombre de membres adhérents femmes, hommes, nombre de permanents salariés, femmes, hommes, participation à un réseau ou à un groupement d'associations, nom du ou des réseaux. Expérience antérieure de l'association, qui relève spécialement du thème du projet proposé et qui inclut entre autres, cocher la case correspondante. Mise en œuvre de projets en lien avec l'amélioration du cadre de vie des habitants. Mise en œuvre de projets qui lient la protection de l'environnement à l'amélioration des moyens d'existence de la population de manière durable. Encouragement de la participation effective des habitants et l'engagement pour le développement d'initiatives pour la protection de l'environnement sur des bases durables. Travail avec des techniques ou des technologies particulières proposées dans le projet. Travail avec les communautés qui vont participer à la réalisation des activités du projet. Présentation des principales activités réalisées par l'association durant les deux dernières années. Type d'activité d'atelier budget, DH, partenaires et contributions bénéficiaires résultats obtenus. 2. Description du projet. Titre du projet. Région. Province. Localité. Numéro du projet réservé au CD. Demandeur. Nom de l'association, adresse, téléphone, fax, e-mail, nom du président, saint, chargé du projet, nom et fonction, saint, téléphone, adresse, catégorie de projet, domaine prioritaire, cochez là où les cases correspondantes, réduction et valorisation des déchets, économie d'eau, conservation et valorisation des ressources naturelles, promotion de l'agroécologie, promotion des écoquartiers. Promotion des énergies renouvelables et économie d'énergie. Sensibilisation et éducation à l'environnement et au développement durable zone d'intervention, urbain commune, quartier, rural littoral slash écosystème marin et d'eau douce. Écosystème forestier. Oasis zone montagneuse fragile. Autre, à préciser, durée du projet, date de démarrage du projet, date de fin du projet, budget, coût total du projet. Diram total des contributions des partenaires, en espèces diram total des contributions des partenaires, en nature diram montant demandé au programme d'appui, aux associations du secrétariat d'état chargé du développement durable diram. Un tiré résumé du projet. L'objectif général. Les objectifs spécifiques. Les composantes du projet. Les résultats attendus. Les activités programmées. Les indicateurs du suivi activité du projet. De tirer caractéristiques du projet détaillera la stratégie choisie pour favoriser l'implication des différentes parties prenantes, notamment en identifiant les citoyens et parties prenantes qui sont déjà mobilisés autour du projet ainsi que les moyens qu'il est envisagé de mettre en œuvre pour mobiliser plus largement, et en indiquant à quel niveau d'implication des citoyens et parties prenantes le projet souhaite. Parvenir, sensibilisation, information, concertation, co-construction, négociation, co-décision. Renforcement de capacité. Décrire comment le projet contribuera à renforcer les capacités des acteurs. Amélioration des revenus. Décrire comment le projet contribuera à l'accent aigu à améliorer les revenus des bénéficiaires. Exemple, création de richesses économiques à travers l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, la réduction des coûts de production à travers l'introduction de technologies propres, le recyclage. Prise en compte du genre. Décrire comment le projet contribuera à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes avec une concentration sur les besoins des femmes, et comment cela contribuera à atteindre les résultats attendus. Impact en matière de politique Décrire comment le projet s'intègre dans les politiques locales, régionales et nationales en matière de développement durable. Préciser le plan prévu pour la diffusion des résultats du projet et les modalités de partage et de diffusion des bonnes pratiques développées et mises en œuvre par le projet. Analyse des risques. Identifier et lister les facteurs de risque majeurs qui peuvent entraver le succès du projet, facteurs internes et externes. Veillez également proposer les mesures à engager en vue d'atténuer ces risques en incluant les hypothèses clés dont dépendent la réussite et la faisabilité du projet. Durabilité du projet. La durabilité mesure le degré auquel les bénéfices du projet perdurent après que le financement est touché à sa fin. Décrivez comment la viabilité du projet sera assurée en précisant les principaux facteurs sociaux, institutionnels, organisationnels et financiers qui vont maintenir les résultats du projet dans le futur. 3- Processus de concertation avec les acteurs concernés Information sur les personnes-partenaires consultées lors du processus de montage du projet Date personnes concernées avec lesquelles le projet a été discuté et de personnes, et de femmes Type d'activité de consultation, réunion Enquête appel téléphone, échange de mail. Thème de la consultation et décision. 4 tiers description du site d'intervention nom de la localité slash zone concernée par le projet. Principales activités environnementales et économiques et potentialités des quartiers ciblés par le projet. 5 tiers description des problèmes existants slash diagnostic environnemental zone précise d'intervention du projet. Situation actuelle, en termes environnementaux, situation que le projet veut changer, problèmes existants et leurs causes. 6. Population concernée par le projet Zer géographique directement concernée par le projet quartier commune ville nombre d'habitants nombre de ménages nombre de jeunes nombre de femmes total 7. Autres acteurs concernés par le projet 8. Description des projets existants et prévus dans le site du projet par d'autres acteurs et des possibilités de synergie 9. Cadre logique et calendrier objectif et activités du projet objectif du projet Calendrier de réalisation, trimestre, T1, T2, T3, T4, T5, T6. Résultat 1. Activité 1.1. Activité 1.2. Activité 1.3. Résultat 2. Activité 2.1. Activité 2.2. Activité 2.3. et coût du projet. Nature de la dépense budget estimée pour la mise en œuvre des activités du projet contribution demandée au CED contribution de l'association contribution des autres partenaires résultat en activité 1, 1 activité 1.1. Activité 1.2. Activité 1.3. Résultat 2 activité 2.1. Activité 2.2. Activité 2.3. Total. Imprévu 1% du budget global. Note Ne sont pas éligibles. Achat de biens immobiliers. Paiement de salaire et frais de fonctionnement. Fait groupe de points. Le groupe de points. Signature du président de l'association.